Dans l'explication du livre Al-Fatawa Al-Muhima fi tabsir al-Umma, et c'est des Fatawa, des ulama, des savants de l'islam qui expliquent, euh, ou qui répondent, ou qui réfutent, ou, qui réfutent les, les, les arguments, ou les choubouhades, des gens qui utilisent les moyens comme le terrorisme ou d'autres pour essayer d'établir soi-disant ce qu'ils appellent un état islamique, ou bien pour établir l'islam et donc les Savants de l'Islam ont répondu à ces gens-là et à leurs arguments et ce sont bien entendu les gens qu'on appelle les Khawarij ou qui appartiennent à cette secte qu'on appelle al oui. Khawarij et la semaine passée on a terminé d'expliquer de, les fatawas qui se référaient à, euh, au terrorisme et aux attentats et cette semaine on arrive à un autre sujet et c'est le sujet des manifestations et euh, des, euh, comment on appelle, des euh, en français on dit manifestation, comme une marche de protestation. Donc on va parler des manifestations, ok, parce qu'il y a des groupes islamiques qui ont cru que d'utiliser cette méthode de, de pression contre les, les dirigeants ou contre les gouvernements, euh, que ça ils ont pensé que ça c'était une méthode qui était valable et qui était acceptable dans l'islam et selon la charia. Et donc on a remarqué de la part de ces gens-là qu'ils ont utilisé ce, ce moyen pour essayer de faire de la pression sur les gouvernements lorsque les gouvernements ne ne font pas ce qu'ils veulent, lorsque le gouvernement décide quelque chose qui ne leur fait pas plaisir, ou lorsque le gouvernement fait quelque chose qui est contraire à leur à leur point de vue. Eh ben, ils décident de faire des manifestations, des marches, hein, pour essayer de de faire une pression sur le gouvernement pour faire changer euh, la position du gouvernement sur cette décision-là. Donc, les savants de l'islam, parce qu'on sait que lorsqu'on a une question dans l'islam, il faut toujours retourner aux savants de l'islam, et c'est eux qui vont nous répondre au sujet de euh, ces choses-là. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? parce qu'on remarque souvent il y a des choses qui se produisent dans le monde, puis euh, il, y a des, il y a des individus, il y a des groupes musulmans qui refusent de retourner aux savants de l'Islam, et donc qu'est-ce qu'ils font hein, Ils jugent par eux-mêmes, selon leurs opinions personnelles, selon leurs goûts, et donc ils font leurs propres opinions sur ces questions-là, sans retourner aux gens qui connaissent la charia, sans retourner aux gens qui ont étudié les fondements de l'Islam le Coran, la Sunna, et qui ont étudié le, le Hadith, et qui ont étudié aussi, le Saoul al-Fiqh, et qui ont étudié les règles pour être capable d'extraire des, des verdicts à partir des textes et tout ça, en particulier au sujet des questions qui sont modernes et qui sont nouvelles, que la Ummah ne connaissait pas dans le passé, donc euh, c'est les savants à qui il faut retourner pour demander les réponses de ces questions-là. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dit dans, dans un verset dans le Coran, فَسَأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِمْ كُنْتُوم لَا تَعْلَمُونَ c'est-à-dire, retournez aux gens qui ont le savoir si vous, vous ne savez pas. Donc, si vous retournez aux savants de l'Islam, eh bien eux, ils vont vous répondre à vos questions selon la connaissance qu'Allah leur a donnée euh, des textes du Coran et de la Sunna et des explications des savants de l'Islam. Donc euh, le problème de ces groupes-là, c'est que malheureusement, ils ne retournent pas aux ulama qui retournent au Coran et à la Sunnah, Ils retournent à leurs passions et, leur leur, euh, et à leurs désirs ou à leurs groupes et à leurs idéologies, mais pas aux savants et pas au Coran et à la Sunnah. Ou bien euh, parfois, ils retournent à des personnes qu'ils considèrent comme étant des savants, mais en réalité, ce ne sont pas des savants de l'islam. Ce sont des gens qui ont... Euh, le titre ou bien qui prétendent être des saints de l'islam, mais ces gens-là ne suivent pas la méthodologie des saints de l'islam. Pourquoi Parce qu'ils jugent pas selon le Coran et la Sunna, ils ne ramènent pas les choses à la base du Coran et de la Sunna, mais ils ramènent les choses à leurs propres idéologies, et donc c'est pour ça qu'ils arrivent toujours à trouver une opinion qui satisfait leur passion euh, chez ces gens-là. Mais on va expliquer au fur et à mesure des exemples et des cas. Hein, comme par exemple euh, la question des, des, des manifestations, et bien on, va, on va comprendre la position des savants à ce sujet-là, puis on va voir ceux qui se sont opposés aux savants de l'Islam, et euh, en particulier aux savants qui suivent la voie des salafis salih, pour comprendre pourquoi ils ont divergé à ce sujet-là avec eux. On va commencer par les fatwas du Cheikh euh, Aziz Ibn Baz, Rahimahullah, Euh, on lui a posé une question, "Hal muzaharat wal De al "La, Donc, on a posé la question au cheikh Ibn "Est-ce que les manifestations et les euh, les, les, les qu'est-ce que les gens font comme le fait de se réunir puis de le fait de faire des manifs et des, des protestations?" Contre quelque chose, est-ce que ça, ça fait partie du djihad, cest à là, de la lutte dans le chemin d'Allah Et le Cheikh a répondu, il a dit non, ça c'est une erreur, et c'est à cause de la fitna, c'est quelque chose qui amène du mal et qui ne corrige pas les problèmes. Donc ensuite on lui a posé l'autre autre question, est-ce qu'il y a une autre question تعتبر وسيله او تعتبر تعتبر وسيله من وسائل est-ce que les manifestations d'hommes et de femmes contre le contre le gouvernement et les dirigeants est-ce que ça ça c'est considéré comme un des moyens qu'on peut utiliser dans la la da'wa c'est à dire dans, euh, pour appeler à la cause de l'islam et à l'islam donc الشيخ عبد العزيز ابن باز الى رد على هذه السؤال لا ارى المظاهرات الرجاليه والنسائيه من العلاج ولكن ارى انها من اسباب الفتن ومن اسباب الشرور ومن اسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق دونك Le chef, il dit, je ne vois pas que les manifestations d'hommes et de femmes sont une, un, un remède, une solution pour la, les problèmes. En fait, je vois que c'est une des causes pour les, le désordre et, les, et les, les tribulations, les problèmes qui se produisent parmi les musulmans, et que c'est une des causes aussi, ou une parmi les causes qui amènent beaucoup de mal aux musulmans. Et c'est une cause également, c'est quelque chose qui, font, qui fait en sorte que certains individus vont transgresser contre d'autres, sans raison. Et ça on le, compte, on le constate quand on observe, quand on regarde lorsqu'il y a des manifs, lorsqu'il y a des manifestations, qu'est-ce qui, qu qui arrive C'est quoi les conséquences de ces manifestations-là En général, c'est qu'il y a du désordre et euh, de l'injustice et des gens qui cassent et qui brisent tout. Hein ça c'est qu'est-ce qu'on observe Dans les manifs et ça c'est le plus apparent dans qu'est-ce qui est mal ou qu'est-ce qui est euh, négatif dans les manifestations. Sinon, il y a également d'autres aspects, même quand il n'y a pas rien de cassé, même quand il y a rien qui font, même quand il y a, même lorsqu'il y a personne qui font euh, du désordre, euh, qui brise rien, eh bien il y a toujours d'autres formes de d'injustice de, qui sont là présentes dans ces manifestations-là et on va en mentionner quelques-unes au fur et à mesure. لو شيخ الفي طال سيد ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية التي سلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وسلكها أهل العلم بالمكاتبة والمشافة مع المفتي ومع الأمير ومع السلطان والاتصال به wa wa bi annaka wa minka wallahu al Donc <coughs> maintenant on a expliqué le cheikh a dit que clairement que ça c'était mauvais que c'était une cause pour le mal etc., mais est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire ça que on va accepter ou on va rien faire devant l'injustice ou devant le mal lorsque le dirigeant fait quelque chose qui est incorrect, et qu'on n'est pas d'accord avec sa position, est-ce qu'il y a une autre solution que ces cette solution-là Est-ce qu'il y a un autre moyen qu'on peut utiliser pour essayer de corriger la situation, autre que de faire des manifestations, autre que de faire du du du cassage, de briser tout Eh bien, c'est ça ce que le cher explique maintenant, il dit que pour, euh, il y a d'autres moyens qui sont légaux dans l'islam, qui sont permis dans l'islam. Pour régler ou pour essayer de corriger les problèmes et les erreurs qui se produisent dans le gouvernement ou bien avec la, dans les problèmes qui se passent dans la société ou entre le pouvoir et les, euh, les, les, la population. Et il mentionne parmi les, euh, les moyens qui sont possibles et qui sont légals d'utiliser, il dit qu'il y a un muké tabac, c'est-à-dire le fait de décrire aux responsables, décrire aux dirigeants, de leur faire part de nos de nos points de vue et de nos opinions dans le but de leur donner le bon conseil, et c'est ça que le chef dit Al-Mukattab wa al donc de donner le bon, le bon conseil, ça, ça fait partie de l'Islam et c'est même un des principes fondamentaux de, de notre malhaj, de, de, de, de, de la façon de suivre le prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam parce qu'il nous a dit que la religion c'est le bon conseil. Donc, d'écrire au dirigeant, c'est un des moyens possibles qu'on peut utiliser pour essayer de leur faire connaître euh, le, le, la, le, notre opinion et notre point de vue et de lui donner euh, une sorte de conseil pour essayer de lui montrer euh, une opinion qui est meilleure, selon, selon ce qu'on a compris nous de, euh, de la réalité, hein. parce que parfois, euh, comme on dit, le dirigeant il n'est pas, pas infaillible, c'est un être humain. Il peut se tromper. Donc, étant donné qu'il peut se tromper, parfois, il a besoin de quelqu'un pour lui expliquer parfois quel quelque chose. Peut-être qu'il a, qu a vu quelque chose, ou qu'il a eu une opinion, ou une, une idée, et étant donné qu'il n'a pas entendu une opinion différente que la sienne, qui était meilleure, alors il a pris sa position, sans, euh, sans vraiment, euh, sans, par exemple, c'est pas parce qu'il a pris cette opinion-là, Il refuse une autre, peut-être que si on lui présentait une autre opinion qui est meilleure que la sienne, peut-être qu'il va l'accepter, toutefois peut-être qu'il n'a pas eu accès à cette opinion-là ou à cette idée-là. Dans ce cas-là, on peut comme on dit lui écrire, on peut également l'appeler au bien par tous les moyens légaux que le Prophète wa sallam, a utilisés, ainsi que ses compagnons, ceux qui les ont suivis dans le bien. En écrivant ou en leur parlant, on peut aller. Si on ne peut pas accéder directement aux dirigeants, eh bien, on peut parler au mufti, à dire au savant de l'islam qui, qui est responsable des questions euh, ou de communiquer avec le dirigeant dans les questions euh, de la société ou du public ou des trucs comme ça, comme le mufti d'un pays musulman, ou bien de parler avec un maire ou un amir ou euh, quelqu'un qui va essayer de transmettre aux dirigeants. Notre, notre opinion ou notre message, ok, et de, de les contacter soit par téléphone soit par euh, écrit ou soit par en personne si on est capable, ou bien comme on dit, de transmettre le message à quelqu'un pour que le message lui soit transmis, euh, tout ça c'est des moyens qu'on peut utiliser pour essayer de leur faire par parvenir le bon conseil, et euh, ça, ça se fait sans que euh, ce soit pour, euh, disons, sans qu'il y ait Le fait de, de, de dire devant tout le monde, euh, les défauts ou les erreurs de ce dirigeant-là. Comme certains personnes, certains individus ou certains groupes, font euh, dans les pays musulmans et même dans les pays non-musulmans. Lorsqu'ils montent, lorsqu'ils montent sur le même bar pour faire la, le discours de vendredi, ou bien en d'autres occasions également, et bien ils vont commencer à mentionner les erreurs, les fautes, les injustices de certains dirigeants musulmans et euh, ça bien entendu c'est quelque chose qui sème le, le, le désordre et le problème, parce que le dirigeant par la suite va euh, réagir parfois d'une façon qui est incorrecte ou injuste ou violente contre ceux qui font ça, hein, et donc ça va amener du tort aux musulmans, à ceux qui font la dawa, à ceux qui travaillent pour essayer de ramener les musulmans à leur Islam, à leur religion comme il faut, parce que ça va être un affrontement entre le dirigeant et la population, ou entre le dirigeant et ces gens-là, et donc ça ça va faire reculer la cause de la dawa de l'Islam, et donc ça c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Ensuite le Cheikh il continue, il explique, il dit في دعوته للمسلمين والكفار جميعا ولا بد من الرفق مع المسلم ومع الكافر ومع الأمير ومع غيره لا سيما الأمراء والرؤساء والأعيان فإنهم يحتاجون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصية ومضى عليه فيها السنون احتجنا صبر حتى تقتلع البدعة وحتى تزال بالأدلة وحتى يتبين له شر المعصية وعواقبها الوخيمه فيقبل منك الحق ويدعى المعصية فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق والأسلوب السيء العنيف. Donc le الوسائل répond encore, il continue sa réponse et maintenant il dit que qu'est-ce qui est obligatoire à la personne qui appelle les gens à Allah c'est de faire preuve de patience et d'endurance et de supporter euh les tests et les épreuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala Et il doit utiliser le meilleur moyen, les meilleures méthodes pour essayer de transmettre son message. Et ça, ça veut dire quoi C'est d'utiliser la douceur et la gentillesse dans Fadaawa aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans. Euh, il faut absolument qu'il soit doux avec les musulmans et avec les non-musulmans et avec les dirigeants euh, et en particulier avec les déjà elle est responsable parmi les musulmans euh, et les gens au placé parce que avec eux il faut même mettre plus de douceur encore qu'avec des gens ordinaires. ok euh, et il faut être il faut avoir le, le utiliser une, ma, une méthode qui est euh, qui est bien, qui est bonne parce que si on utilise la, la bonté et la douceur, les gens vont accepter la vérité et euh, ils vont la préférer à d'autres, ils vont la préférer à ce qui est contraire à la vérité. Et euh, celui par exemple qui a été influencé par une Béda, par une innovation et qui est resté longtemps dans un péché, en train de continuer à faire le même péché ou à vivre dans le péché, et eh bien même si ça fait des années qu'il continue à faire ces péchés-là ou cette Béda, et eh bien ça, ça prend beaucoup de patience pour arriver à le faire quitter cette bédah ou à le faire quitter ce péché. Hein Donc, il faut lui expliquer avec patience, il faut lui montrer l'épreuve, il faut lui clarifier le mal de son péché et les effets négatifs de ce péché-là pour qu'il accepte la vérité de ta part et pour qu'il laisse son péché. Alors, il faut utiliser la bonne méthode et parmi les meilleures méthodes, pour arriver à faire justement accepter la vérité, c'est d'utiliser euh, la douceur. Tandis que les pires méthodes, ou la, la méthode la plus mauvaise pour arriver à faire euh, ce travail, c'est d'utiliser la violence ou la dureté, si tu, oui la force. Si tu, si essaie, si tu essaies d'utiliser une méthode violente et dure, ou d'utiliser la force, eh ben, ça c'est très dangereux et ça amène les gens à rejeter la vérité et à ne pas l'accepter. Et ça, qu'est-ce que ça fait comme conséquence Ça attire euh, toutes sortes d'injustices et de transgressions et de problèmes, etc. Donc, c'est très mauvais d'utiliser la méthode violente pour essayer de changer le mal. Et le chef il dit ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاه فالمسيرات في الشوارع والهتفات والمظاهرات ليست هي من الطريق للإصلاح والدعوة فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبه التي هي أحسن فتنصح الرئيس والأمير والشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرات فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستحمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاه Donc, le de il dit que euh, à, à la méthode de schreef het dat de methoden ce euh, on de geweldige l'exemple de schreef que dat de methoden van de on methoden. Ook de de de Hein, les démonstrations et les manifestations, donc ça c'est des moyens qui sont très mauvais, ok Et ça peut causer beaucoup de mal pour les gens qui veulent appeler à l'islam, comme les, les, les marches que les gens font dans la rue et les démonstrations ou les manifestations. Euh, ça ne fait pas partie des moyens qu'on utilise pour réformer et pour faire le da'wah. Parce que la méthode qui est valable et qui est correcte, c'est de rendre visite aux dirigeants de, ou de leur écrire euh, d'une bonne façon et de leur donner « nasiha euh, ». Ou bien que ce soit le, le chef d'état ou le dirigeant euh, ou un amir ou le, le chef d'une tribu, etc. Si on veut lui donner le conseil, on utilise ces méthodes-là. On va le voir en personne si c'est possible, ou bien on lui écrit, si c'est possible aussi, hein. ou bien on passe par quelqu'un pour lui faire transmettre le message, et c'est pas comme certains ont fait, par exemple, comme euh, le groupe d'Al-Abdou al-Hassan au Maroc, Abdel Salam Yassim, qui est un cher soufi là-bas, au Maroc, il est chef de cette de cette Jama'a au en, en, en Maroc, et qu'est-ce qu'il qu qu a fait Il a écrit une lettre ouverte au roi Hassan II à l'époque. Et donc, ça c'est une méthode qui est contraire au manage des salaf, parce que il a écrit une lettre, pour le soi-disant pour donner le conseil aux, aux, aux dirigeants, mais il l'a fait d'une façon publique. Il a fait ça devant tout le monde. Et donc, ça c'est quelque chose qui est contraire à la voie des salaf. Parce que la méthode pour donner le nasiha, c'est de la donner en, aux dirigeants en, en privé, entre toi et lui seulement. Et pour, pour Allah Pas ah, pour que les gens te voient, pour que les gens disent, oh, regardez lui, il est courageux, il est fort, il a, il a pas peur, il dit qu'est-ce qu'il dit la vérité, etc. Parce que si tu fais ça comme ça dans cette intention-là, eh ben tu perds la valeur de, tes, de ton action, puis la sincérité de, de, de, de dans tes actions est est détruite. Donc tu n'as pas de récompense pour ça. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour utiliser euh, les méthodes qui sont euh, plus, euh, plus privées en privé. Et euh, le, le Cheikh il continue à donner l'exemple que il dit donc d'utiliser la méthode qui est euh, d'écrire ou, de, ou de, de, de communiquer avec eux, et non pas d'utiliser les manifestations et la violence. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même est resté treize ans à la Mecque. Euh, et il a appelé les gens à l'islam avec le, la bonne méthode, avec la bonne parole, le bon comportement. Et il n'a jamais utilisé ces manifestations-là et ces, euh, ces marches-là qu'ils font pour protester contre quelque chose. Euh, et il n'a pas non plus menacé de briser les propriétés et les biens des gens si jamais, par exemple, On n'écoutait pas ce qu'il dit. Et il n'y a pas de doute, donc, le cher, il, il n'y a pas de doute que d'utiliser cette méthode qui est très, euh, mauvaise pour la dawa et pour ceux qui appellent à l'islam. Et ça va faire en sorte que ça va bloquer ou arrêter la propagation de l'islam. Et donc, les dirigeants, lorsqu'ils vont voir que des gens font ça au nom de l'islam, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire toute personne qui commence à appeler les gens à l'islam. Ils vont dire à ah, ces gens-là qu'ils parlent de l'islam, ils appellent les gens à l'islam dans des buts politiques, dans des buts de faire du désordre, dans le but de faire des oppositions au pouvoir, dans le but de prendre le pouvoir, alors ils vont douter, et ils vont être suspicieux, de, ils vont avoir des soupçons à propos de toute personne qui prétend vouloir appeler à l'islam par la suite, et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, aussitôt qu'une personne a une barbe et porte un vêtement qui euh, est un des plus traditionnels hein, selon les règles de l'islam, et que cette personne commence à euh, ordonner le bien et interdire le mal et parler de euh, enseigner aux gens la religion d'Allah, automatiquement les, les gouvernements de certains pays musulmans commencent à le surveiller pour essayer de voir est-ce que cette personne-là euh, commence à influencer les autres. S'il voient que la personne commence à influencer les autres, automatiquement, ils vont euh, se mettre à le bloquer ou à lui interdire, par exemple, d'enseigner parce qu'ils craignent, soi-disant, qu'il y aura avec ça, euh, par la suite, des gens qui vont essayer de faire des troubles ou du des désordre, qui vont utiliser ça comme moyen pour faire des révoltes ou des rébellions ou des oppositions au pouvoir, etc. Et donc, on, on vit maintenant actuellement une conséquence des et des dépassements des, des de certains de ces groupes justement qui ont utilisé ces méthodes violentes et qui ont causé beaucoup de désordre sur la terre au nom de l'Islam à cause de ça. <coughs> Donc, euh, qu'est-ce que le Cheikh explique ici C'est que euh, le Prophète n'a pas utilisé cette méthode-là pour appeler les gens à l'Islam. Euh, quand il était à la Mecque, il n'avait pas de pouvoir politique. Il n'avait aucune, il n'avait pas non plus l'intention de prendre ou d'enlever le pouvoir à ceux qui l'avaient à la Mecque. Hein? son but c'était pas ça. Le but du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était de faire comprendre aux, aux gens de la Mecque qu'ils doivent obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils doivent adorer Allah seul et qu'ils doivent abandonner l'adoration des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'ils comprenaient ça, hein, C'était ça l'objectif. Le, le, le but, c'était pas de dire je veux le pouvoir. Parce que l'important, c'est que ces gens-là reconnaissent qu'ils doivent se soumettre à Allah et qu'ils doivent l'adorer lui seul et qu'ils doivent obéir au message d'Allah. Et s'ils sont croyants, c'est obligatoire qu'ils vont suivre et obéir au message d'Allah, ainsi que la parole d'Allah se wa à fois Toutefois, s'ils ne croient pas à Allah et au messager d'Allah, c'est normal qu'ils vont désobéir et refuser de suivre la vérité. Donc, il y a parfois des gens qui ont été influencés par, euh, par exemple, il y a un film qui est sorti sur la vie du prophète sallallahu الله wa sallam qui s'appelle Le Messager. Euh, et ce film-là, euh, il est traduit en anglais, en français, en plusieurs langues, et euh, les gens ont fait ce film malgré que, malgré que les savants ont interdit la sortie de ce film. Les savants de l'islam ont interdit la sortie de ce film. Toutefois, ceux qui l'ont fait, ils se sont retournés vers l'université de Abraham, puis les, ils sont allés vers les chiites en Iran et ils ont, euh, ils, ils ont essayé de prendre leur approbation malgré qu'il y avait dé, euh, le désaccord d'un grand nombre de savants de l'islam qui se sont réunis justement pour bloquer et interdire la sortie de ce film. Mais la plupart des musulmans ils sont pas au courant de ça. Alors ils font la propagation de ce film et ils font la promotion de ce film. Et le chef de base il a une fatwa à ce sujet là. Et vous la trouverez dans son site au sujet du film euh, qui a été sorti au sujet du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y en a qui se basent sur ce film là pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, au temps du prophète alayhi wa sallam, et il croit que le film est une référence authentique et exacte de ce qui s'est passé au temps du prophète alayhi wa sallam, alors que c'est faux. Il y a dans le film beaucoup de choses qui sont contraires au, au, au rapport authentique de la sirah du prophète alayhi wa sallam. Euh, et entre autres l'exemple que, par exemple, on, on aurait fait des manifestations à son époque. Euh, on les voit sortir, euh, euh, Les, euh, comme s'ils sont comme les bras dans les uns dans les autres, et ils forment une ligne et puis ils sortent euh, vers la Kaaba pour protester en disant la ilaha illallah, comme s'ils font une manifestation. Et puis il y a des gens qui retournent à ce film, ils regardent ça, ils disent ah mais regardez, il y avait des manifestations à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que ça n'a rien à voir d'une manifestation, hein, ça n'a rien à voir avec ça et puis euh, la façon dont ils l'ont fait dans le film, c'est pour ressembler à qu ce que les gens connaissent aujourd'hui, alors que ça n'a aucun rapport, d'accord Souvent il y a des gens qui font des parallèles comme ça, entre des, des choses qui sont produites au temps du Prophète ou au temps des Sahaba, puis essayer de le traduire dans un, dans un contexte actuel, comme si c'était exactement la même chose, alors qu'il y a beaucoup de différences entre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, on va noter, peut-être plus tard, des exemples euh, de, de, de qu'est-ce que les gens font dans les manifestations qui sont contraires à l'islam. À part, à part le fait que ce moyen-là n'est pas valable en lui-même, mais également, il contient beaucoup d'éléments qui sont contraires aux règles de la charia. Hein. Parmi ceux-là, le fait que les hommes et les femmes soient mélangés entre eux. D'accord, ça déjà là, c'est une chose qui fait que la chose est interdite. Deuxièmement, tout le monde se mélange dans ces euh, manifestations-là, et euh, parfois on va trouver que les gens, lorsqu'ils vont faire ces manifestations-là, et ceux qui, en particulier ceux qui sont musulmans, ils vont participer avec des organisations qui sont euh, même opposées à l'islam, mais ils vont quand même faire la manifestation avec eux, parce que soi-disant ils, ils sont en train de défendre la même cause. Alors qu'en réalité, notre cause à nous, les musulmans, c'est la cause de l'Aïla Raïla Allah, c'est la cause de l'islam. Et non pas une cause quelconque qui se passe dans le monde. Toutefois, ces groupes musulmans-là, ils utilisent des événements ou des situations qui se passent dans le monde musulman, qui ramassent beaucoup de monde, ou qui concernent beaucoup de gens, dans le but de, parce que c'est des causes populaires, ok, c'est des questions populaires, et ça ramasse, ça rassemble les gens. Donc, eux, ils utilisent les événements et les, les circonstances et les situations dans le but de rassembler le plus de monde possible à leur cause, à une cause, et non pas de les ramener à Allah, mais de les ramener à l'islam et de les, de les éduquer sur l'islam. D'accord Donc, c'est une question pour eux d'avoir plus de popularité et euh, non pas de ramener les gens au fondement et aux bases. Okay Donc, on va trouver que parmi eux, ils vont, mar ils vont faire des manifestations avec des groupes socialistes avec des groupes communistes, avec des groupes laïcs, avec des groupes islamiques euh, qui sont féministes, même parfois des groupes qui sont euh, clairement opposés à l'islam. Comme en Turquie. mais En Turquie, ça c'était des, clairement des, des laïcs qui faisaient une manifestation. Donc, ces gens-là, ils ne retournaient pas, euh, on, ils ne demandaient pas au nom de l'islam quelque chose. Tandis que là, je parle des groupes soi-disant islamiques qui prétendent. Euh, utiliser ce moyen-là comme étant un moyen valable selon les règles de l'islam. Et donc, ça c'est incorrect. Wa oh, as salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est un des exemples. Deuxièmement, ou euh, troisièmement, les gens qui marchent dans ces manifestations-là, euh, parfois, qu'est-ce qui se passe Ils s'imaginent que, euh, ils font quelque chose pour l'islam. Et puis, dans les gens qui, qui marchent avec eux, Et qui se disent musulmans, eh ben, il y a des gens qui font même pas la prière, hein. Et la prière, on sait que c'est le deuxième pilier de l'islam, et c'est ça, qui, ce qui distingue les musulmans du non-musulman. Alors, quand ils font leur manifestation et que l'heure de la prière arrive, ils ne s'arrêtent même pas pour prier en groupe, hein. Et donc, euh, on voit que c'est pas fait, c'est pas fait selon les règles de l'islam, et donc, ben, bien entendu, il On voit que c'est une négligence de la part de ces gens-là, d'un des plus importants piliers de la religion musulmane. Après avoir négligé le pilier de la ilaha illallah, et du principe de qu'est-ce qu'on appelle al-wala wal-bara, de s'allier avec ceux qui aiment Allah et qui suivent la voie d'Allah, et de se désavouer des gens qui désobéissent à Allah et qui s'éloignent de la voie d'Allah, qui s'opposent à Allah, et à son messager, comme les autres groupes qu'on a mentionnés comme les communistes et les socialistes, et bien même le deuxième pilier de l'islam qui est la salade, il également ils le néglige ou ils lui donne peu d'importance. Euh, donc ça c'est un autre exemple. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre aussi qu'on peut extraire ou tirer de ça. Et euh, j'ai déjà lu des fois des commentaires de certains, euh, de certains musulmans qui, lorsqu'il y avait une, un problème quelque part dans un pays musulman, Euh, demandaient aux musulmans de sortir dans les rues pour manifester, et ils s'imaginaient que de faire ça, c'est de faire quelque chose. Tandis que ceux qui refusaient de marcher avec eux, pour eux ils disaient a ah, ces gens-là, ils ne font rien. Donc ils s'imaginent que la seule façon de faire quelque chose, c'est de marcher dans la rue, de crier des slogans et de faire du bruit. Tandis que si on reste à la mosquée par exemple, Ou compris, on, on fait un doigt pour, pour eux, ou bien on apprend notre notre religion et on applique les règles de notre de notre islam. Eh bien pour eux ça c'est considéré comme étant faire rien. Et ça c'est tout à fait une conception qui est totalement opposée à la réalité, d'accord. Et ensuite qu'est-ce qu'ils demandaient Ils demandaient aux imams des mosquées de venir participer avec eux hein, à leur marche. Et, et donc pour eux ils, ils considéraient que les imams qui ne venaient pas, que c'était de leur part un, un manque, un manquement, puis… Euh, là. Là, donc on voit ça, et puis il y a même des mosquées à Montréal qui se disent par exemple, qui prétendent être sur la Sunna, hein, comme Mosquée Sunna par exemple, à Métropark, qui disent nous on est sur la Sunna, on est et qui se disent salafis même, qui osent se dire salafis, et qui, lorsqu'il y a des manifs, ils acceptent de participer à ces euh, manifestations-là. Alors que tous les ulama qui suivent la Sunna et qui sont salafis, ont tous dénoncé ces manifestations-là et ont tous interdit ces moyens-là, et ils ont dit que ça, c'est pas des méthodes acceptables selon la charia. Donc, comment par la suite prétendre être salafis et venir avec des exemples de ce genre Ça, on, a, on a parlé de ça comme exemple, mais il y a beaucoup d'autres raisons aussi qu'on a mentionnées et qu'on va mentionner encore, Inch'Allah. En Donc, euh, c'est ça. Le il explique que ce moyen-là, c'est un moyen qui amène plus de tort que de bien. Et ça amène les dirigeants à détester cette Da'wa par la suite. Après, il dit. فهم يريدون een بهذا الاسلوب ولكن يحصل به exemple aussi manifestation C'est-à-dire, devant la de de mosquée Sunna, qui sont des sourouis. Qu'est-ce qui est arrivé? Un groupe de, de, de, un groupe de soufis du Bangladesh, je ne sais pas qu'est-ce qu qu qui, qui, ils sont exactement les détails de leur Manhaj ou de leur haqiba, mais ils sont venus à la mosquée Sunna, ils les ont, ils les ont acceptés, ils ont accepté, la mosquée Sunna a accepté qu'ils viennent faire une conférence dans leur mosquée. Alors que c'est un groupe qui n'est pas connu comme étant un groupe qui suit la Sunna ou qui est salafi d'accord C'est un groupe quelconque au Bangladesh, et ce groupe politique, d'accord Qu'est-ce qui est arrivé C'est que ce euh, groupe-là ce groupe, ce groupe -là est venu pour faire leur conférence dans la mosquée, et c'est un groupe qui faisait leur conférence en langue bengali, ça veut dire que c'est uniquement les gens du Bangladesh qui comprenaient euh, de quoi ils parlaient. Qu'est-ce qui se passe C'est que… Euh, Quand j'ai parlé avec euh, les responsables de la mosquée pour leur dire pourquoi vous avez accepté que ce groupe-là vienne dans la mosquée pour faire une conférence, alors que lorsque des savants et des chouilloux, de, par exemple les élèves de Sheikh Al-Albani, Mohamed Ansouli Al-Albani, comme Sheikh Ali Hassan Al-Halabi et Sheikh euh, Salim Al-Hilali, lorsqu'ils ont demandé la permission euh, aux responsables de la mosquée pour faire une conférence dans leur mosquée, alors qu'ils sont connus comme étant les élèves d'un des plus grands hein, de notre époque on leur a dit pourquoi vous refusez de les faire faire une con de de leur permettre de parler dans votre mosquée alors que vous vous dites salafi ils ont ils ont pas donné de réponse ils ont refusé catégoriquement de les laisser parler ils nous ont dit on doit réunir le comité pour voir si on peut les laisser parler ou non alors qu'ils sont des gens qui sont connus et qui sont respectés et reconnus pour leur science et leur connaissance de l'islam. Alors qu'est-ce qui arrive par la suite Lorsque ces gens-là, qui sont venus du Bangladesh, c'est pas parce qu'ils viennent du Bangladesh, s'ils sont de al-Sunnah wal jamaa et s'ils sont, sont sur la voie du Coran et de la Sunna et qu'ils viennent de n'importe quel pays, peu importe d'où ils viennent, soit de la Chine, de Singapour ou de Malaisie, ou euh, de, de l'Italie, ou de, de, de, de Sénégal ou du Sénégal, ou du Mali, ou n'importe quel pays, des pays musulmans, et qu'ils sont sur le bon manhaj, il faut les laisser parler, il faut accepter quand ils veulent expliquer les règles de l'Islam, alaykum salam. Mais là, quelqu'un qui vient autre... de n'importe quel pays, mais qui a un mauvais manhaj, qui n'est pas sur la voie des salafis, qui lui permet de parler, dans ce cas là, alors là il y a un problème, il y a un problème. Alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a un, un autre groupe de Bangladesh, Des, des, musulmans, des, musulmans du Bangladesh. Mais c'est des gens qui, bien entendu, ne sont pas pratiquants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une manifestation devant la mosquée, avec des pancartes, contre le groupe de Bangladesh qui était dans la mosquée, qui était en train de faire la conférence. Hein? Et là, ceux qui étaient dehors, ils disaient que ceux qui étaient en dedans, c'était un groupe de, de gens qui avaient fait des massacres au Bangladesh, qui faisaient beaucoup de, de mal, qui avaient violé des femmes, qui avaient tué des, Des, des, des gens, et donc eux, ils n'étaient pas d'accord avec leur présence dans cette mosquée-là. Alors, euh, la police est venue, puis il y avait beaucoup de problèmes à cause de ça. Alors là, quand je suis rentré dans la mosquée là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dehors Et un des responsables de la mosquée m'a répondu, il dit, regarde, ces gens-là, ils font une manifestation, ils utilisent les moyens des d'écouffard ils utilisent les moyens des Kouffars pour, euh, pour essayer de régler un problème, j'ai dit, dit comment ça se fait quand c'est contre vous, la mani quand la manifestation est contre vous, est un, vous dites que c'est un moyen des Kouffars, mais quand vous, vous organisez la, la manifestation ou quand vous, vous participez à une manifestation, là c'est correct, comme si vous avez deux poids, deux mesures, hein, Et ça c'est con une contradiction. Il faut être, il faut être euh, constant, hein, et il ne faut pas se contredire lorsqu'on prend une position. On, on prétend qu'on suit quelque chose, puis après, quand euh, une autre situation arrive, on, on, on prend une position différente, parce que c'est contraire à nos intérêts. Donc, moi je dis peu importe que ce soit contre vous ou pour vous, si c'est contraire à l'islam, il ne faut pas le faire, c'est tout. Hein. Que ce soit pour la Palestine, que ce soit pour l'Irak, Que ce soit pour n'importe quelle autre cause, si euh, c'est contraire à l'islam, si c'est contraire au, au, aux règles qu'Allah nous a révélées, il faut le rejeter. Ces moyens-là, ce n'est pas un des moyens que l'islam nous a permis d'utiliser pour régler la situation là, euh, dans nos sociétés et dans nos pays. Si les Kufars, eux, veulent faire des manifestations au nom de qu'est-ce qu'ils veulent, peu importe, pour l'homosexualité, pour le droit euh, du mariage des, des hommes ensemble ou pour euh, par exemple arrêter la guerre quelque part dans le monde ou faire ce qu'ils peuvent pour quelle raison ils veulent le faire ça c'est leur problème parce que ce sont des coufards ils ne croient pas en l'islam donc ils font ce qu'ils veulent mais quand ce sont quand ce sont eux qui le réalisent est-ce que nous on est obligé de participer avec eux pourquoi vous voulez absolument euh, parce que y a, y a des gens qui sortent comme ça obligé. Ils disent mais si ces gens-là ils font quelque chose, nous on fait rien. Non, mais faire quelque chose, premièrement c'est de faire quelque chose qui plaît à Allah. C'est pas qu'est-ce que tu fais n'importe quoi. C'est ça qui, qui, qui plaît à Allah. Faire quelque chose, ça veut dire faire quelque chose qui plaît à Allah, que Allah agrée, que Allah accepte. Même si tu fais une action jour, euh, toute la journée, toute la nuit, mais que c'est pas fait selon les règles d'Allah. Ce n'est pas fait selon la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe la grandeur, la quantité de cette action, eh ben, elle n'aura aucune, aucune valeur au jugement dernier. Parce que ce n'est pas la quantité, ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais c'est qu'elle soit en accord avec la sunnah et qu'elle soit faite avec une intention sincère. Et c'est ça qui va faire que l'action va être valable. Donc, le chef, il dit, Que ces gens-là qui font ces manifs-là, ils ont une bonne intention, ou bien ils pensent avoir une bonne intention, et ils veulent le bien, ils veulent le bien euh, en faisant ça. Toutefois, ce qu'ils, ce qu'ils font euh, amène le contraire de ce qu'ils veulent. Toutes les manifestations qui se sont produites jusqu'à maintenant, que j'ai observées dans les quinze dernières années, chaque fois qu'il y a eu une manif contre quelque chose, ça n'a eu aucun effet. Les gouvernements qui ont décidé de faire quelque chose, ils n'ont jamais changé d'opinion à, à, à cause d'une manifestation. Hein. Donc lorsqu'il y a eu dernièrement la rencontre du G8, à chaque fois qu'il y a une rencontre du G8 ou du G7, il y a des groupes de casseurs, des anarchistes, des socialistes hein, qui vont Profiter de l'occasion pour aller casser tout, pour aller briser tout, pour aller faire du bruit. Ceux qui veulent voir, ceux qui veulent voir les détails de ça, ils ont juste à aller sur euh, les sites de, de, où, on, où les gens mettent leurs fichiers vidéo, hein, il, y a des, il y a des sites comme ça, comme euh, YouTube ou bien euh, Dailymotion ou d'autres, vous rentrez G8 ou vous rentrez manifestation et trucs. vous voyez qu'est-ce qui se passe dans ces manifestations les les gens qui brisent les gens qui mettent le feu les gens qui cassent les vitres les gens qui brisent des trucs euh, publics hein c'est ça c'est des voyous les gens il y en a il y en a qui vont dire, moi ça c'est pas la majorité c'est un petit groupe qui font du bruit ou qui brisent tout et tout euh, mais nous on voulait pas ça d'accord mais ça ouvre la porte à ces gens là de profiter de l'occasion pour casser comme ils veulent d'accord Et là, tu vois les policiers avec leurs masques et tout, avec, avec leur, euh, leur uniforme spécial, et qui sortent avec des bombes lacrymogènes, et qui frappent avec des matraques, exactement, ils lancent du poivre euh, avec les machines, et les sprays, pepper spray. et puis euh, euh, vraiment, on voit que ça devient de plus en plus absurde, et il y en a qui vont dans ces manifs là exprès pour ces affrontements-là avec la police, parce qu'ils s'imaginent que la police c'est l'ennemi à combattre, et donc ça les amuse. Et là, ils vont avec, euh, ils, ils se marquent une partie du visage, puis ils amènent des pierres et commencent à lancer ça sur la police, etc. Donc, on voit que ça amène des conséquences vraiment mauvaises, a de plus en plus. Allez. Ah d'accord. Donc les vitriers, eux, ils aiment, ils aiment beaucoup ça, ces manifestations-là. Subhanallah. Ah, ok. Subhanallah. Mais oui, donc c'est ça. Oui, donc, ouais, et donc les, les, les, les vitriers, eux, sont contents. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des manifs, il y a des vitres cassées et tout. Et là, mais, mais par contre, il y a une chose aussi qui est encore plus, plus absurde, plus grave que ça. C'est que tous ces, tous ces magasins-là, ou les choses qu'on casse, les, les endroits où on casse les vitres, sont assurés. Ils ont toutes des assurances. Et c'est les assurances de ces, de ces euh, trucs-là qui, qui remboursent. Ils vont augmenter les taxes et tout. Et, et non seulement ça, ils vont pas augmenter les taxes, mais ils vont augmenter les, euh, les assurances. Mais si c'est des biens publics, ben là ils vont augmenter les taxes parce que c'est payé avec les taxes des, des soi-disant d'autres contribuables, des gens qui payent les taxes. Donc, euh, étant donné que pour réparer ces vitres là ça coûte de l'argent, ils prennent de l'argent, hein exactement, donc ils vont prendre l'argent, où vont prendre l'argent Dans les taxes Finalement, tout le monde perd à la fin, et ces gens-là s'imaginent faire un bien, alors qu'ils font du mal. Alors, c'est pour ça que euh, cette méthode, elle est prouvée comme étant une des plus mauvaises méthodes qui existent pour essayer de d'arranger ou de corriger une situation. Et donc, euh, il dit le Cher qu'il faut plutôt utiliser la méthode des messagers d'Allah et la, message, la méthode des gens qui ont suivi les messagers d'Allah. Euh, même si la méthode, même si cette, cette méthode-là demande beaucoup de temps et qu'elle est très très lente et qu'elle est très longue, euh, c'est mieux de l'utiliser que d'utiliser une autre méthode qui une autre méthode qui va nuire à la darwa et qui va euh, rendre la la darwa de plus en plus difficile ou bien qui va faire en sorte même que la darwa va être complètement écrasée au complet c'est à dire que on n'aura plus du tout le droit de faire aucune euh, aucun cours d'enseigner l'islam de prêcher l'islam d'apprendre l'islam parce que tout cela va être interdit à cause des réactions de certains de ces أبخل شيخ الزفان نصيحة مني لكل داعي لله أن يستعمل الرفق في في كلامه وفي خطبته وفي مكاتبته وفي جميع تصرفاته حول الدعوة وأن يحرص على الرفق مع كل أحد الا من ظلم، إلا من ظلم، وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل فهم القدوة وهم الأئمة. وقد صبروا وصبر نوح على قومه ألف, ألف سنة إلا خمسين عاما وصبر هود وصبر صالح وصبر شعيب وصبر إبراهيم وصبر لوط وهكذا غيرهم وهكذا غيرهم من من الرسل ثم أهلك الله أقوامهم بذنوبهم وانزل الله الأنبياء وأتباعهم فلك أيها الداعية أصوة في هؤلاء الأنبياء والأخيار ولك أصوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صبر في مكة وصبر في المدينة على وجود اليهود عنده والمنافقين ومن لم يسلم من الاوس والخزرج حتى هداهم الله وحتى يسر الله إخراج اليهود وحتى مات المنافقين بغيرهم فأنت لك أصوة بهؤلاء الأخيار فاصبر وصابر واستعمل الرزق ودع ودع عنك العنف وداع كل سبب يضيق على الدعوه ويضرها ويضر اهلها واذكر قوله تعالى يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم <تصفيق> لشيخ زيدون Qu'il dit, mon conseil à toute personne qui appelle les gens à Allah, c'est d'utiliser la douceur dans sa parole, d'utiliser la douceur dans ses khutbahs, d'utiliser la douceur dans ses écrits, euh, et dans toutes ses façons, dans toutes ses actions, lorsqu'il fait le da'wah. Et qu'il est, qu'il fasse des efforts pour être, pour utiliser la douceur avec tout le monde, Excepté celui qui est in, injuste ou qui s'oppose injustement à la vérité. Toutefois, d'accord? Parce que, euh, il faut savoir où mettre la douceur. Des fois, des fois la douceur, c'est vrai que c'est, il faut l'utiliser, et que c'est la règle générale, il faut l'utiliser en tous les cas. Excepté dans les cas où il y a vraiment, clairement, une, une, un besoin d'utiliser la, dur, la, dur, la dureté. Dans certains cas, c'est permis. Euh, donc, il faut faire, fa faire preuve de sagesse, savoir quand il faut être doux, savoir quand il faut être dur. Mais ça, c'est des cas bien spécifiques où on doit utiliser par exemple la dureté dans certains cas, et c'est dans le cas où des gens qui s'opposent euh, à la vérité hein, et qui qu ne veulent pas euh, écouter ou apprendre, mais qui veulent juste discuter dans le but de, de s'opposer à la vérité. Et ça on le ressent quand on parle avec des gens euh, qui sont pas musulmans par exemple, on les appelle à l'islam, on voit tout de suite la différence entre une personne qui veut comprendre, qui veut apprendre, qui veut savoir, puis une personne qui ne veut pas savoir mais qui veut juste débattre ou argumenter ou disputer. Hein. Donc, les gens qui veulent juste disputer, puis argumenter, puis qui veulent pas réellement euh, sincèrement connaître ou apprendre la vérité, avec ceux-là, on n'a même pas besoin de, euh, de, de de perdre notre temps, là, parce que tu vas être avec ces gens-là avec une douceur et tout, et puis eux, ils vont continuer à jouer avec toi comme si ils vont te prendre pour quelqu'un qui est euh, comme naïf ou abruti ou quelque chose comme ça, ils pensent que ils peuvent jouer avec toi. Donc, avec ces gens-là, tu leur dis écoutez vous avez votre voix et moi j'ai la mienne, et là, tu les laisses Tu vas pas perdre ton temps avec eux, mais si tu vois que c'est quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un qui euh, est curieux de comprendre, alors avec cette personne-là, oui, tu utilises la, toujours la douceur et la gentillesse et tu fais ton effort pour euh, lui donner le message de la meilleure façon. Donc le chef il dit qu'il n'y a pas de voix qui est plus correcte pour la darwa que la voie des messagers et c'est eux l'exemple à suivre dans la da'wah, et ce sont eux les imams les guides hein, parce qu'ils ont été patients ils ont enduré dans la dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala toutes sortes d'épreuves et de difficultés regardez par exemple Nour, euh alayhi salam il a il a enduré son peuple pendant euh, cinquante ans 950 ans ça veut dire, ans moins 50. donc ça veut dire pendant toute cette cette période là il a dû a il a dû affronter et il a dû disons euh, supporter et endurer toutes les épreuves et les mauvais traitements de, de, que son peuple lui a fait subir soit dans les paroles mauvaises les insultes et euh, les railleries toutes sortes de, de mauvaises euh, comportement qu'il a enduré de son peuple. Euh, également, euh, le, le peuple de Houd, hein, le prophète Houd, il a enduré son, son peuple, le prophète Saleh, il a enduré son peuple, le prophète Shoaib, lui aussi, et Ibrahim, et l'autre, et tous les autres messagers, la même chose, ils ont tous eu des des des épreuves avec leur peuple, mais malgré tout, ils ont toujours utilisé la de ça et la sagesse et la bonne exhortation et la patience avec leur, leur peuple pour les amener à la voie d'Allah. Et euh, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé C'est que Allah a fait périr ces peuples-là à cause de leurs péchés. Il les a fait périr à cause de leurs péchés et il a sauvé ses messagers et ceux qui les ont suivis. Hein, pour montrer que ceux qui réussissent et ceux qui ont le succès dans cette vie, ainsi que dans l'au-delà, c'est toujours ceux qui suivent la vérité, ceux qui suivent les messages d'Allah et ceux qui suivent euh, la vérité, c'est ceux-là qui réussissent et qui sont sauvés, tandis que les injustes et ceux qui s'éloignent euh, du droit chemin, et bien c'est ceux-là qui périssent dans cette vie ainsi que dans l'au-delà. Donc ça c'est euh, l'exemple à suivre, ce sont eux les exemples à suivre dans la dawah. Ce sont les prophètes et, et les, les hommes pieux qui ont suivi l'exemple des prophètes. Et donc euh, toi, tu as, il dit toi, on va en dire euh, toi, le haut musulman, tu as donc l'exemple du prophète Mohammed sallallahu wa sallam qui a fait preuve de patience et d'endurance à Mecca et qui a enduré également à Médine euh, toutes sortes d'épreuves également avec la présence des juifs qui étaient à Médine et des hypocrites qui euh, qui ne se sont pas convertis à l'islam avec sincère, avec sincère euh, croyance, ainsi que les gens de, de, des tribus arabes, qui étaient à amédiennes mais qui n'avaient pas encore accepté la foi de l'islam. Donc, jusqu'à ce que Allah les guide à la foi et jusqu'à ce que Allah permette de faire sortir les Juifs de Médine à l'époque, euh, et jusqu'à ce que meurent les hypocrites, jusqu'à ce que les hypocrites meurent de leur colère, hein, parce que les hypocrites c'est juste ça ce qui les enrage quand ils voient la vérité, quand ils entendent la vérité, quand ils entendent la vérité de ce que Allah et le Messager a dit, ça, ça les enrage. Et quand ils, quand ils voient que les gens acceptent de plus en plus la vérité. Et quand le, les gens qui sont sur la vérité deviennent de plus en plus forts, ça c'est quelque chose qui les enrage, c'est comme Allah il les il décrit comme euh, en disant qu'ils se mordent les doigts, de, ils se mordent le bout des doigts de, de rage, hein, donc quand ils voient que le nombre des croyants augmente, quand ils voient que euh, les gens qui sont sur le droit chemin deviennent de plus en plus euh, forts, ça c'est quelque chose qui les enrage. Donc, Comme les ulamas ont expliqué, les munafiqis, les hypocrites, dans l'islam, on les combat par la connaissance. On ne les combat pas par la force, on les combat par la connaissance. Par l'épreuve du Coran, par l'épreuve de la Sunna, en clarifiant et en expliquant la vérité de ce qui vient d'Allah, c'est de cette façon-là qu'on les combat, parce que c'est des ennemis de l'intérieur. Et donc, on ne peut pas les combattre par la force. À chaque fois que le Prophète sallam avait affaire à un hypocrite à son époque, Omar ibn al-Khattab, il disait au Prophète s.a.w. au messager d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Et le Prophète sallam répondait, il disait, je ne veux pas que les gens disent, le Prophète sallam tue ses propres compagnons, parce que qu'est-ce que les gens vont penser Ils vont dire, ah, mais ce, ce, ce Prophète, il tue les gens qui le suivent, donc on ne va pas accepter sa religion alors ils ont compris ça, et donc le Prophète alayhi wa sallam, lui, il, il les combattait, les hypocrites avec les preuves du Coran, donc il dit, le, le Cheikh il dit que toi tu as donc la bonne exemple à suivre dans l'exemple du Prophète alayhi wa sallam. alors faites preuve de patience et d'endurance et utilise la douceur et évite la, la violence, évite la violence et laisse tomber tous les moyens qui peuvent amener de la difficulté pour la da'wah et qui peut nuire à la da'wah et à ceux qui font la da'wah à, à l'islam. Et rappelle-toi euh, l'exemple euh, de ce que Allah a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit dans Surat le verset 35, il dit, « Fasbir kama sabara ulul azmi rusul wa la tasta'jil lahum » Euh, de, de faire preuve de patience et d'endurance, comme euh, en ont fait preuve, en ont fait preuve les messagers euh, qui ont été qui ont été envoyés à leur peuple avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui avaient euh, al-azm ou c'est-à-dire qui avaient la fermeté parmi les messagers, et ne pas avoir de disons de, ne pas te précipiter ou te presser pour les gens, comme si tu tu veux te presser Euh, de faire venir les gens à l'islam, et donc tu veux dépasser la limite, peut-être tu vas utiliser la violence ou la force et tout, ça c'est pas la méthode à utiliser, il faut juste être patient, parce que tu peux pas guider les gens du jour au lendemain, tu peux pas faire changer les gens du jour au lendemain, et des fois quand tu es sur euh, la vérité, tu suis l'islam et tu voudrais que tout le monde suive l'islam avec toi, et donc tu penses que les gens peuvent changer tous ensemble du même coup. Et donc, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La darwa, ça prend du temps. Il faut être patient. Et, toi, tu dois juste t'intéresser à faire, euh, à transmettre le message et à faire les moyens nécessaires pour arriver à faire comprendre aux gens le message. Mais le résultat, c'est entre les mains d'Allah. Ça veut dire que c'est pas toi qui va guider, c'est Allah qui va guider. Toi tu vas toi c'est comme le semeur, tu es comme quelqu'un qui, euh, qui disons un agriculteur, tu sèmes. Mais qu'est-ce qui va faire le reste? C'est Allah Sparta qui va faire en sorte que les, les légumes, les fruits vont sortir, c'est pas toi. C'est pas toi qui va décider la température, c'est pas toi qui va décider la pluie, c'est pas toi qui va décider la lumière, c'est Allah qui décide le reste. Donc, toi fais qu ce que tu as à faire, tu sèmes, comme Allah t'a ordonné, tu transmets le message, hein, tu envoies, au, tu donnes aux gens la parole, et Allah peut donner le succès à ta parole ou à, ta, à la dawa que tu donnes et faire en sorte que beaucoup de gens sont guidés à cause de toi, ou bien s'il décide autrement, c'est selon sa connaissance, selon sa sagesse, selon sa volonté. Hein et donc, il faut juste avoir preuve, faire preuve de patience. Il y a des messagers qui vont venir au jugement dernier, ils n'auront personne avec eux. D'autres prophètes vont venir au jugement dernier, ils auront deux ou trois personnes seulement qui les ont suivis. D'autres prophètes vont venir au jugement dernier, ils auront juste un petit groupe. Hein donc, si eux, ce sont des messagers et que seulement deux personnes ou trois personnes les ont suivis, ou même personne. Du tout les a suivis, alors toi tu n'es pas meilleur qu'eux et donc c'est pour ça qu'il faut accepter la sagesse d'Allah et le message d'Allah c'est ta responsabilité c'est de le transmettre et le reste c'est Allah qui s'en occupe et là c'est ça tu peux pas guider celui que tu aimes ça c'est le verset qui était révélé au sujet de l'oncle du Prophète sallallahu alayhi alayhi wa sallam, Abu Talib, quand il est mort, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait bien voulu qu'il accepte l'islam, toutefois il a refusé d'accepter l'islam, il est mort dans le shirk, Eh bien la même chose pour toi aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup hein, et que tu souhaites être guidé, c'est pas toi qui décides, c'est Allah sallallahu wa sallam qui décide, hein. et donc toi tu donnes à la personne le message tu essaies de lui montrer la vérité et puis c'est Allah qui va guider par la suite ou bien si la personne se tourne de la vérité, Allah va le laisser s'égarer comme, comme il a voulu s'égarer. Et, et puis des fois, euh, tu parles avec quelqu'un pour l'amener à l'islam, sur le coup il n'accepte pas, il, ou bien il n'accepte pas de toi, mais dans 10 ans, il entend le message d'une autre personne ou il y a quelque chose qui lui arrive dans sa vie. Et puis il réalise la, réalité, la vérité de ce que tu dis, et puis il accepte. Donc, c'est pas toi qui décides, hein, c'est Allah qui, prend qui décide. C'est comme euh, l'exemple des deux hommes qui rentrent au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah s'étonne de deux personnes qui rentrent au paradis, un a tué l'autre. Et là, les compagnons ont dit Mais comment Comment ça deux, et Les deux rentrent au paradis, un a tué l'autre. Il a dit Celui-là, il a combattu dans le chemin d'Allah, et. Il a été tué par un non croyant dans la guerre. Donc, il est rentré au paradis, martyr. Tandis que l'autre, il s'est converti à l'islam. Celui qui l'a tué, par la suite, il s'est converti à l'islam, puis il est parti combattre dans le chemin d'Allah, et il s'est fait tuer lui aussi. Il est mort martyr lui aussi. Donc les deux rentrent au paradis. Un a tué l'autre. C'est pour ça, tu vois, quelqu'un a fait un grand péché, il a tué un musulman. Et malgré ça, Il a, été, il a cherché la vérité, et plus tard, Allah l'a guidé, et il est mort dans l'Islam, lui aussi, et donc il est entre le paradis avec l'autre. Imaginez qu'au paradis, ils se rencontrent tous les deux, ils se disent, mais toi tu m'as tué, puis après Allah t'a guidé, donc c'est comme ça, alhamdulillah يفوفر كل ذلك على دعوة الشيخ الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الدعوة, وحسن الدعوة إليه وأن يوفق, علماء وأن يوفق علماءنا جميعا في كل مكان ودعاه الحق في كل مكان للعلم النافع والبصيرة والسير على المنهج الذي سار عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه وإبلع الناس دينه إنه جل وعلى جواد الكريم وصلى, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين Donc le Cheikh il termine cette fatwa par une, un doa qu'il qu fait en demandant par les meilleurs noms d'Allah et par ses, euh, sa, par ses attributs euh, qu'il nous donne le succès ainsi que euh, à, à nous également euh, et à tous les musulmans d'avoir la bonne connaissance, les bonnes actions et d'appeler les, les gens à sa voix de la meilleure façon et qu'il donne le succès aux savants, à tous les savants dans tous les pays, dans tous les endroits et à toute personne qui appelle à la vérité euh, à tous les dans tous les endroits sur terre euh, de leur donner également la bonne connaissance et la bonne compréhension et de suivre le, la bonne méthode, la bonne voie, celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a suivi, euh, comment, comment il a appelé les gens à l'islam et comment il a transmis aux gens le, la, sa religion. Et donc il envoie par la suite le salut et la paix sur son messager et la bénédiction sur euh, lui et sur ses serviteurs et euh, son messager le prophète ainsi que sur sa famille euh, ceux qui l'ont suivi ses compagnons et tous ceux qui ont suivi euh, les compagnons d'une bonne façon jusqu'au jugement dernier donc il termine cette euh, cette par, un, une, euh, par une par un doha comme ça Donc on a on a juste lu cette partie là mais là on va on va on a le temps de lire encore une ou deux qui sont des fatwas plus courtes. le cheikh maintenant c'est le cheikh Saleh Ibn Uthaymeen, on lui a posé la question. Euh et aoul en fait il n'y a pas de question, c'est juste un commentaire qu'il a fait à ce sujet-là. Il dit al-wajibu alayna an ننصح اما ان نظهر المبارزه والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف وقد علمتم الان ان هذه الأمور لا لا تمتد لا تمتد الى الشريعه بالسلاح ولا الى الاصلاح بالسلاح ما هي الا مضرره الخليفه المامول قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القران قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطن ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الائمه أن احدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحق والبغض والكراهية ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك ولا نؤيدها إطلاقا ويمكن الإصلاح بدونها ولكن لابد أن هناك أصابع خفية داخلية أو داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور هذا هو قمواتف التي قمت بإعطاء الشيخ العثيمين في سجل المانفستات في الشيخ الزكرة c'est qu ce qui est obligatoire pour nous, c'est de donner le bon conseil le plus possible, selon la, la, la capacité qu'on a, et euh, toutefois de, de faire des manifestations, puis de, de, de, de faire des trucs comme ça, des, des marches et tout ça, mais ça c'est contraire à la voie des salas salih. Et vous avez vu maintenant qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ces manifestations-là et dans ces choses-là, que ça n'a aucun lien avec la charia et que ça n'a aucun lien avec la réforme. Et le fait de, de ramener les gens en droit chemin. Ce, ce n'est que des choses qui amènent de, des problèmes et qui nuisent. Et par exemple, il donne un exemple de qu ce qui s'est passé dans, euh, de, dans le temps des, des ulama dans le passé. L'exemple pour montrer la, la voie à suivre, comment les ulama d'ahlus sunnah al-diyara ont réagi vis-à-vis -vis des, des gens qui étaient injustes <coughs> ou qui faisaient des bidrâ ou qui appelaient les gens à la bidrâ ou même au coffre parfois. En, il a donné l'exemple du Khalifa al-Ma'moun. Al-Khalifa al-Ma'moun, durant le, la des Abbasides, euh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les gens à, à, à, à déclarer que le Quran était une création. Une créé, qu'il était créé. Et que ce n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il, il, il, a imposé à tous les ulama's cette parole -là. Il leur a, il les a forcés adverses. Et tous ceux qui refusaient étaient tués, ou torturés, ou euh, battus, ou, torturés, ou martyrisés à cause de, euh, de cette opinion-là. Tous ceux qui refusaient d'obéir à ça, on les tuait. Donc, il y a beaucoup de ulama qui ont été tués par ce Khalifa à cause de cette innovation, à cause de cette bid'a ah, Et le cheikh il dit que… Euh, on n'a jamais entendu l'imam Ahmed à l'époque ou d'autres imams de l'islam, euh, par exemple qu'ils se sont euh, enfermés dans une mosquée ou bien qu'ils ont fait une manifestation pour, euh, pour répandre euh, les péchés ou les, les fautes ou les erreurs du Khalifa dans le but d'amener la population à détester ce dirigeant pour les amener par la suite à la révolte contre ce dirigeant-là. C'était pas du tout la méthode de l'imam Ahmad, ni d'aucun des imams d'Al-Sunnah ou Au contraire même, il incitait les gens à obéir et à écouter le dirigeant dans le bien. Et à ne pas le désobéir dans le péché. Euh, et à ne pas le désobéir dans ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est pas péché, hein, ce qui est halal. S'il si t'ordonne de faire quelque chose, tant que c'est halal, tu obéis. Mais pas oui qui est haram, dans ce qui est ou autre, tu, tu ne l'obéis pas. Donc ça c'est la voie d'Ahl sunnah mais tu n'enlèves pas, tu, tu refuses pas l'autorité du dirigeant et tu n'enlèves pas ton, ta main de son obéissance et tu n'incites pas les gens à la révolte et à le détester, ou etc. Et donc on voit dans cet exemple-là, une des meilleurs exemples euh, comment les gens d'Ahl al-Sunnah ont réagi avec des situations pareilles. Le cheikh dit, nou nou wa no dit "Nous ne soutenons pas les manifestations et les sit pas on supporte pas tous ces euh, moyens là que les gens ont utilisés. Euh, on les on les, on les supporte pas du tout. Et il dit que c'est possible d'amener de, des corrections et de réformer la, la société par d'autres moyens que ceux-là, mais eh il dit qu'il y a sûrement là des des doigts ou des mains euh, cachés, soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire À Saab et il y a des doigts cachés ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tirent des cordes là, qui sont cachés, on ne sait pas qui ils sont, mais ce sont des individus ou des groupes qui travaillent en sourdine hein, et qui essaient de créer ces problèmes-là et ces manifestations-là pour euh, essayer de faire des problèmes dans la société. Et des fois, ces, ces, ces, ces groupes-là ou ces gens-là sont, de, sont des gens qui sont de l'extérieur, des étrangers comme des coupards des occidentaux ou autres, ou bien des fois, c'est des mains qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire des moulins qui vivent parmi les musulmans et qui essaient de créer des désordres à l'intérieur également. Donc c'est eux qui propagent et qui incitent à ces actions-là. Et on a aussi dans les pays musulmans des, des, des groupes humanitaires ou des groupes euh, pour les droits de la défense des droits de l'Homme ou des groupes Pour, soi-disant, euh, les groupes féministes ou tout sortes d'autres groupes qui appellent au nom de la démocratie puis la défense des droits de l'homme à participer dans des gens de manifestations comme ça. Eux, ils ne font pas ça au nom de l'islam. Ils font ça carrément et ouvertement euh, parce qu'ils ne veulent pas la charia. Ils ne veulent pas l'islam. Ils veulent, eux, que les pays arabes deviennent comme l'Occident. Ok Et que les pays. Musulmans vivent selon les règles occidentales et selon le mode de vie occidental et selon la morale occidentale et que tout ce qui a rapport avec l'islam, eh ben, qu'on n'en retrouve rien de ça dans la société. Que ça reste l'islam, que ça, que l'islam reste ou devienne quelque chose qui est juste personnel. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux chez toi, à la tu peux prier à la mosquée à la limite, mais en dehors de ça, ben, parle plus de religion. Comme, comme un peu comme la situation comme on vit dans les pays occidentaux allez. donc eux ils poussent ça hein, à, à, à, à comme si on dit euh, à toute allure dans les pays musulmans pour que les pays musulmans deviennent comme ça et eux ils travaillent bien entendu contre l'islam dans les pays musulmans et euh, ça c'est leur darwa donc euh, il faut donc avec ces gens-là également utiliser beaucoup de sagesse et eux aussi ils ont besoin d'armes en fait, parce que ce sont des gens en grande partie qui sont ignorants de l'Islam, ou bien parfois ce sont des monafiqines, ce sont des hypocrites. Donc euh, la meilleure arme, comme on a dit tout à l'heure, contre ces gens-là, c'est d'étudier l'Islam et d'enseigner l'Islam, c'est pour que leurs plans et leurs russes soient dé, euh, disons euh, démasqués, puis que les gens réalisent que ce sont des gens en fait qui travaillent pour l'intérêt des non-musulmans, ok Donc ensuite il y a une fatwa, on va terminer avec ça pour aujourd'hui, c'est la fatwa du cher Saleh al-Fawdan, ah. oui ouais c'est ça on a expliqué ça au tout début euh, en fait euh, on a expliqué comme cheikh Ibn Baz avait expliqué puis d'autres ont expliqué que la méthode des salaf salih la méthode des ulama la méthode des sahaba la méthode du prophète صلى الله عليه وسلم et des sahaba et de ceux qui les ont suivis pour euh, corriger une situation qui est incorrecte dans la société euh c'est pas de faire une manifestation lui il a dit la manière de faire ça c'est de donner une nasiha soit par écrit, soit euh, de les visiter et de leur donner le message verbalement euh, si c'est possible. Si c'est pas possible de passer vers eux directement, d'aller contacter le mufti ou bien contacter un Amir ou quelqu'un qui peut leur faire passer le message, elle, euh, qui peut leur faire transmettre le message qui est proche, d'accord Ou bien il y euh, a quelqu'un qui est dans la famille ou quelqu'un qui est proche de ces gens-là pour leur donner le message. Et puis, euh, de faire preuve de patience et d'endurance, et de demander à Allah de corriger les, la, la situation. Parce que ça, c'est la façon que le Prophète a utilisée, et c'est la méthode que les Sahabs ont suivie, et c'est la méthode qui amène le bien et qui éloigne le, le plus le mal, contrairement aux méthodes comme les manifs et tout ça. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier une chose c'est qui qui dirige C'est le dirigeant. Si il est au pouvoir, c'est pour diriger, d'accord. Mais si le peuple, c'est lui qui veut imposer aux dirigeants comment penser, comment agir, comment, euh, comment prendre des décisions. Alors là, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus le dirigeant qui dirige, c'est le peuple qui dirige. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est quoi C'est l'idée que le pouvoir appartient au peuple. Mais dans l'islam, on sait que le pouvoir appartient pas au peuple. Dans l'islam, le pouvoir et les lois c'est Allah qui les fait, et l'exécution, la clarification des lois c'est les ulama qui la donne, et l'exécution des lois c'est le dirigeant qui la donne, donc chacun a sa partie, chacun a sa, a sa part à faire, et en ce qui concerne les questions de, de des décisions du dirigeant et tout ça, et bien ça bien entendu c'est entre lui et les responsables Hein, les, les gens qui ont une connaissance, qui ont une expérience, qui ont une, qui ont, euh, une position, qui sont, euh, qui sont placés pour euh, conseiller le dirigeant dans les décisions qu'il doit prendre, c'est ceux-là qui vont euh, faire un choix avec lui, pour consulter, euh, pour le consulter dans les décisions qu'il va prendre. Il peut accepter leur consultation, leur opinion, ou il peut ne pas l'accepter, c'est lui qui décide, d'accord Parce que s'il fait, si comme C'est comme certains s'imaginent que s'il si fait la consultation avec ses conseillers et que ses conseillers ont décidé de quelque chose, que lui il est obligé d'obéir ou de, de suivre leur conseil, dans ce cas-là il n'est plus dirigeant, c'est ses ce conseillers qui sont les dirigeants. Mais non, il peut accepter leur conseil s'il considère que cette opinion-là est bonne, mais s'il considère que cette opinion-là n'est pas valable, il peut la refuser s'il ne, ne la considère pas comme étant euh, celle qui est correcte. D'accord? Et même que, euh, parfois, s'il y a une position, s'il y a une situation, une question au sujet de laquelle il y a plusieurs opinions entre les ulama et que le dirigeant a décidé ou a choisi une position, et dans ce cas-là, pour éviter la, le, la division et le, les, les problèmes, on suit la position que le dirigeant a, a choisi pour éviter de diviser la umma. Parce que le prophète, الله عليه وسلم Il a, il a incité dans combien de hadiths à dire aux gens, alaikum biljama'a, alaikum biljama'a, c'est-à-dire, quand on est tous réunis autour d'un dirigeant, il ne faut pas se diviser, hein. Voilà, tashukkum, ne, ne divisez pas, ne, ne brisez pas le bâton de l'autorité, ou bien, euh, c'est-à-dire, lorsque les musulmans sont, sont unis autour d'un dirigeant, il ne faut pas que les, que les musulmans se divisent. C'est ça, celui qui s'éloigne du groupe, hein, qui s'éloigne, ou bien qui sort, qui essaie de sortir de l'autorité du dirigeant, et de, de ce groupe-là, qui sont réunis autour de ce dirigeant-là, et bien il s'éloigne vers le feu, vers l'enfer. Et le prophète a dit, celui qui meurt sans beya, il meurt comme une, merde, une mort de jahiliyyah, c'est-à-dire comme s'il meurt dans la période pré-islamique, dans la jahiliyyah. En il y a d'autres hadiths die dit: Fakad khala'a Fakad khala'a in unuki. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, euh, j'ai le, le Fakad khala'a. Non, c'est dans un hadith. En tout cas, il y a, il y a, il y a cette mention-là qui, qui, qui revient souvent dans les dans les livres euh, qui parlent de, la, de, de suivre la Sunna, et on, on va y revenir à ça, parce que c'est un des sujets qui va venir euh, dans les cours qui, qui sont euh, plus tard dans ce livre, mais c'est juste pour dire qu'il ne faut pas s'opposer à la djava et aux dirigeants etc. Tant qu'il établit la parmi les musulmans, et tant qu'il… tant qu'il euh, Tant qu'il qu n'a pas fait un, un acte de coffre qui est clair. Et bien entendu, avec toutes les conditions qu'on a déjà clarifiées et mentionnées à ce sujet-là. D'accord? Non. C'est ça. Bon, ça. Mais ça, on ça, on a parlé de ça plus tôt dans les premiers cours. Non, non, ça va, ça va. Mais, en fait, ça, c'est une autre question, ça. C'est c'est des questions comme par exemple comment, comment les, les musulmans vont enlever un dirigeant puis mettre à sa place un autre dirigeant qui est plus, plus euh, valable, plus correct et tout, ça c'est premièrement, c'est les c'est les ulama qui vont décider de ça. C'est uniquement premièrement quand le dirigeant est cancer et qu'il a fait un kufr qui est, euh, comme le professeur a dit, kufroun bawah qui est un coffre qui est évident et clair, comme la clarté du soleil en plein jour, ok Et qu'il y a une preuve venant d'Allah au sujet de ça, qu'il n'y a pas aucun d'autre, pas le moindre d'autre au sujet de ça, et que tout le monde en a été témoin, d'accord Dans un cas comme ça, euh, c'est permis pour les musulmans d'enlever de, le dirigeant puis de le remplacer par un autre. Toutefois, il y a des conditions à ça. Comme on a toujours expliqué, c'est que il faut pas que le fait de changer ce dirigeant-là, ça amène un mal plus grand que le mal qu'on veut changer. Si le fait de changer ce dirigeant-là, ça va amener des conséquences, des répercussions plus graves que celles qu'on veut enlever en changeant ce dirigeant-là, eh bien, il faut laisser tomber ça. Il faut le laisser au pouvoir parce que le mal qu'il y a en, en laissant cet homme-là au pouvoir Et eh ben, il est moindre par rapport au mal qui va qui va venir en essayant de le de, de l'enlever de, de le destituer. Peut-être qu'il va avoir le sang des musulmans qui va couler inutilement, des hommes, des femmes et des enfants qui vont mourir pour rien. Euh, le désordre qui va en, qui va en suivre, qui va s'en suivre dans la société, qu'il n'y aura plus d'autorité, qu'il n'y aura plus d'organisation, qu'il n'y aura plus de de personne qui va vouloir écouter personne. Personne qui va vouloir obéir à personne. Ça va être le chaos. C'est comme si c'est le chaos qui va s'installer dans la société. Plus personne ne va, euh, respecter celui qui est au pouvoir. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit, si, si lui, il peut être au pouvoir, ça veut dire celui qui va le remplacer, si lui, il peut prendre le pouvoir, moi aussi je suis capable. Moi aussi je peux. Hein Parce que lui, il ne mérite pas plus le pouvoir. Moi, je, il mérite pas plus le pouvoir que moi. Hein Et donc, Souvent, les gens, c'est comme ça qu'ils pensent. Il y en a des gens qui s'imaginent comme si, si lui peut diriger, moi aussi je peux diriger. Et souvent, c'est ça ce qui s'est passé dans les pays colonisés. Les pays où il y a, la, où il y a eu la colonisation, quand, quand l'occupant était dans le pays, tout le monde était contre l'occupant. Tout le monde était d'accord que l'occupant, c'est l'ennemi. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Toutefois, quand l'occupant est parti, maintenant. Entre, entre les musulmans maintenant, c'est là que vient le problème, parce que personne n'accepte que celui qui a le pouvoir soit celui qui dirige. Tout le monde se dit, moi aussi je peux le faire, plus que lui, je suis mieux qualifié, j'ai plus de compétences que lui. Et là c'est ça qui ouvre la porte à toutes sortes de conflits et de problèmes politiques. Parce que, ils n'ont pas suivi l'exemple du prophète Mohammed Sallallahu Wasallam qui nous a dit, hein, Que celui qui est au, au pouvoir, il faut l'obéir et l'écouter, même si c'est un, un esclave qui n'a euh, pas de bras, qui n'a pas de jambes. Hein, et même si sa tête est comme un raisin, peu importe son apparence physique, peu importe, même il est, il est pas, même euh, s'il n'inspire pas l'obéissance, il n'inspire pas euh, le respect et l'autorité, il faut quand même l'obéir pour Allah, pour le messager. Même s'il est jeune, même s'il a 14 ans. Hein? Même s'il si est, est vieux, peu importe qui il est, depuis qu'il est au pouvoir et, et qui, qui, qui nous oblige notamment de suivre l'islam et tout, donc on l'obéit. Même s'il fait des péchés, même s'il est injuste, il faut l'obéir quand même dans le bien. Pas dans le péché, dans le bien seulement. S'il nous dit de, de faire qu'est-ce qui est haram, on le désobéit dans qu'est-ce qui est haram et dans le halal, dans qu'est-ce qui est permis. Donc qu'est-ce qui est bien? On l'obéit. S'il nous dit par exemple que le mardi et le jeudi il faut euh, mettre les poubelles devant la, la porte à telle heure et pas avant, et qu'il nous dit par exemple que c'est interdit de jeter nos déchets dans la rue n'importe où, eh quelqu'un va dire ah non, M. K, je ne veux pas l'obéir, je ne veux pas jeter mes poubelles à, à cette heure-là. Il y a des gens comme ça. On dit ah, Euh, ah, lui il fait des péchés ce dirigeant-là, donc je dans... -ce il l'obéit l'obéis pas quest ce qu'il demande, même si c'est bien, ça c'est haram. Hein il dit par exemple, tu ne dois pas stationner ta voiture à tel ou tel endroit, ou à tel... aller à... dépasser telle vitesse, ou faire telle chose, et toi tu dis, ah, de toute façon ce dirigeant-là il fait des péchés, il désobéit à Allah, il fait de l'injustice, je ne l'écoute pas. Donc tu, tu fais ce que tu veux parce que tu ne reconnais pas son autorité ou son, son pouvoir et donc tu te permets de faire tout ce que tu veux à cause de ça, tu désobéis au dirigeant même dans le bien, donc ça un même désordre, et c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans. Donc, euh, il, y a la, il y a le complexe du colonisé qui se passe, et ça ce pas seulement chez les musulmans, même chez les non musulmans, on a remarqué la même chose, après le départ de, de, de l'occupant on a vu que c'est ça ce qui se passe entre les gens qui sont là-bas. Hein ben c'est ça Exactement, entre les gens qui sont là-bas. C'est comme, comme pour dire, bon, euh, le fait que lui il est parti, maintenant ça y est, c'est comme si tout le monde euh, convoitait quelque chose, mais il n'était pas capable de le prendre parce qu'il y avait cet euh, cette, cette obstacle qui les empêchait de le prendre. Une fois que l'obstacle est parti, hein, et ben là, ça y est, c'est comme il euh, y a des lions, c'est comme des lions qui veulent tous prendre un, un, une carcasse d'un un animal là, puis ils sont tous en train de, de ils sont tous en train de se battre pour essayer d'en prendre un morceau, hein, et c'est c'est comme des bêtes sauvages, c'est ça. Comme je dis, combien de morts, des, des milliers de morts en une semaine après le départ de, des Français en Algérie donc ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres donc qu'est-ce qui se passe aussi ensuite comme le chef il dit est-ce que de faire des manifestations c'est un moyen pour la Dawa est-ce que ça règle nos problèmes les problèmes et les de dit is een manier om te regelen de De dat تؤدي الاسلام والحقوق يتوصل اليها دون هذه الطريقه بالمطالبه van religion ce n'est pas une religion de bazar de chaos notre religion religion d'organisation, une religion de paix, hein, une religion de sérénité, une et, et il dit que les, les manifestations, les marches, ça ne fait pas partie des, ac des actions des musulmans, ça ça fait partie des actions des des koufaren, des non musulmans. Il dit que les musulmans ne connaissaient pas ces genres de choses-là au passe, dans le passé. Okay. L'islam c'est une religion de paix, de douceur, de calme. Et pas une religion de chaos, de désordre, de de, de faire du bruit hein, ou de faire des des problèmes. C'est c'est ça l'islam. Donc actuellement, l'image qu'on donne de l'islam, c'est tout à fait le contraire de qu ce que le cheikh dit. Cheikh il dit que notre religion c'est une religion de calme, d'ordre, de de respect des des règles et tout, de de, de paix et tout ça. Et tout ce qu'on voit dans dans les médias, c'est le contraire de ça on voit que dans les médias, on montre que l'islam c'est une religion de désordre, c'est une religion de chaos, c'est une religion de, de, de, de comme si personne ne respecte rien, ni personne, c'est de casser tout, de briser tout, de faire du bruit le plus possible, de manifester, de faire, hein, à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit pour des caricatures, ou que ce soit pour une guerre, ou que ce soit pour une cause quelconque, la Palestine ou une autre, à chaque fois C'est de faire du bruit, de casser, de briser, de désobéir, de rejeter, de faire du mal. Au lieu de, au contraire, d'être une représentation de ce que l'islam représente réellement. l'ordre, le respect, la paix, la douceur, le calme. Hein. donc, on voit que l'islam est dans un, dans un, dans un coin, et, euh, qu'est-ce que les gens font, c'est un autre. l'islam nous fait wad, wad, mais nous fais, euh, nous wad in comme on dit en arabe. On est, on est dans deux dimensions différentes. On est loin de la réalité de ce que l'islam appelle, appelle à faire ou à respecter. C'est l'ignorance et le manque de foi. Donc, euh, le chef, il dit que si tu veux avoir ton droit, hein, tu peux les avoir sans avoir recours à ces moyens-là, par les méthodes qui sont légales islamiquement, en écrivant des lettres ou en... Donald nasiha » verbalement, en privé, etc., comme on a dit. Mais les manifestations, ça, ça amène du désordre, ça fait couler le sang, ça brise et ça, ça détruit les biens des gens. Et donc, tout ça, c'est interdit. Après, une dernière petite question. Euh, en de huikam en de ulamen, en die stoddjivu tahta haza ddaght. Fama huwa raiyukoum fi hazih bil wasila Chef Elzi, ils ont demandé, il y a des gens qui voient que lorsqu'il y a un malheur ou un problème qui arrive à la Ummah, il y a des gens qui appellent à faire des manifestations contre les dirigeants, pour qu'ils répondent à leur appel en faisant un moyen de pression. كيف تعتقد هذا المثال؟ الشيخ الغفون يقول الضرر لا يزال بالضرر فإذا حدث حادثه فيها ضرر أو منكر فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب هذا ليس حل هذا زيادة شر ولكن الحل مراجعة المسؤولين ومناطحتهم Wa bayanul wa adib alayhi, la'allahum yazidu, haza dharaf, chef, il dit, que, un mal, on ne le remplace pas par un autre mal. Si tu veux enlever quelque chose de mal, et eh ben, tu le remplaces par le bien, hein. Et il dit que, euh, lorsqu'un malheur arrive, ou un événement se produit, qui a quelque chose de mal dedans, et eh ben, la façon de le régler, c'est le problème. Là, c'est pas en faisant des manifestations, ou en brisant, ou dans, des cassant les choses, mais, Euh, la réponse et la solution à ça, euh, c'est de contacter les responsables et de leur donner le bon conseil. Et de leur expliquer ce qui est obligatoire à faire pour régler ce problème-là. Toutefois, euh, ce n'est pas en augmentant le mal. D'accord Et souvent, les gens qui font des manifestations, comme on a dit, euh, ils utilisent ce moyen-là. Et pourquoi ça devient un moyen de pression Parce que les médias viennent et. C'est eux qui font grossir l'affaire. Souvent, l'affaire en elle-même, elle est insignifiante. Comme des fois, il y a des manifestations, souvent, il y a juste euh, une vingtaine ou une dizaine de personnes devant un édifice avec des pancartes qui tournent en rond pendant des heures pour créer des choses ou pour dire des choses. Et si ce n'était pas des médias, personne n'aurait été intéressé ou préoccupé par les actions de ces gens-là. Toutefois, les caméras, les micros, les, les animateurs qui arrivent là-bas et qui grossissent l'affaire et qui donnent à la chose une autre dimension, une autre ampleur, qui fait qui fait passer ça par la suite dans la télé, dans les radios, partout, ça, ça fait paraître la chose comme étant une grosse affaire. Et là, par la suite, euh, les les euh, les gens ils disent bon ça c'est un moyen de pression parce que. Le, le gouvernement qui est élu soi-disant par le peuple, eh bien ils vont avoir peur de perdre leur popularité à cause des, euh, des mauvaises langues qui parlent dans ces manifestations-là, puis qui sèment euh, ou qui donnent une mauvaise image, hein, et donc c'est un moyen de pression par, euh, en essayant de nuire à la popularité du gouvernement, tu vois. Et puis ça, bien entendu, c'est relié à la notion de démocratie. Encore une fois, l'idée que le, le peuple, c'est eux qui ont le pouvoir et non pas le pouvoir lui-même qui dirige, etc., etc. Il y en a des, il y en a même des dirigeants qui se moquaient des, des, des qui se moquaient un peu de ces gens-là, qui étaient un petit peu comédiens. Les gens chrétiens faisaient souvent rire quand ils faisaient des remarques. Parfois, il, il y avait des gens qui manifestaient. Ouais, du Canada. Il y a des gens qui manifestaient contre, euh, une décision du gouvernement à son époque. Puis, euh, et puis ils disaient que, ils disaient, n'a pas voté pour ça. Il y, des gens qui, il y avait le slogan, il y a des groupes qui ont le slogan comme ça. On n'a pas voté pour ça. ça dire, on a voté, on a voté, mais on n'a pas voté pour cette décision-là du gouvernement, d'accord? Donc, euh, Jean Chrétien, il a répondu, il a dit non, mais ces gens-là, ils ont rien compris à la démocratie. Ils nous ont s'ils nous ont élus, ça veut dire qu'ils nous font confiance. Et donc ils doivent faire confiance à, à toutes les décisions qu'on prend par la suite, parce qu'ils nous ont donné cette responsabilité là de prendre des décisions pour eux. Et c'est ça en principe, le c'est ça le principe de la démocratie. C'est pas que à chaque euh, décision que le gouvernement veut prendre, il doit demander euh, au peuple qu'est ce que vous voulez que je fasse. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse ça ou non? si c'est ça le cas, dans ce cas-là pourquoi, ils ils, pourquoi on a besoin d'un Président ou d'un Premier Ministre On n'en a pas besoin hein On va faire un vote pour chaque chose puis on va le faire en, en groupe, à chaque décision qu'on doit prendre, on va, on va, on va voter hein et puis la majorité va l'emporter, donc on n'a pas besoin de dirigeants, et là et là, ça ne marche pas. Ça. Donc c'est pour ça que même ces gens qui, qui appellent à la démocratie eux-mêmes, euh, ils comprennent pas toujours qu'est-ce que ça implique leur soi-disant démocratie, et puis comme on dit, euh, les médias c'est souvent c'est eux qui font, qui sèment le désordre et les problèmes, à cause de leur méthode, leur façon de vouloir soi-disant donner l'information, parce que le, pour eux le but c'est de donner l'information, peu importe, peu importe comment, peu importe les conséquences. Ouais l'audience de vendre, de vendre aussi, d'avoir une cote d'écoute plus élevée, de vendre des journaux, de vendre des trucs, ok Et non pas d'amener, de faire ce qui est le, le plus, euh, disons, bénéfique et moins nuisible pour, la, pour les gens et pour la société et pour le, le pouvoir, etc. Donc, des fois on voit que le, les rôles du média et les, les, les méthodes du, des médias sont Euh, vraiment éloigné de, de qu ce qui est bon pour euh, la population aussi. Et ça, c'est une des causes euh, aujourd'hui de la fuite Donc, on va arrêter ici, puis on continue la semaine prochaine, Inch'Allah. wa wa wa